Personnel et private banking La première Il est 11h Et on s'informe avec vous, Rislaine Kounda Bonjour à tous. L'État islamique revendique l'attaque qui a été menée hier soir dans un train en Bavière en Allemagne. Le groupe terroriste affirme qu'elle a été menée par un de ses combattants. La police a aussi retrouvé un drapeau de l'État islamique dans la chambre de l'agresseur. Un jeune demandeur d'asile afghan de 17 ans hier soir dans un train, il a agressé à la hache cinq passagers. Quatre ont été grièvement blessés. L'assaillant a été abattu par la police. En France, la police a découvert des explosifs chez un homme de 23 ans, Fiché S est connu des services de renseignement pour radicalisation. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Selon la radio française Europe 1, une photographie du drapeau de l'État islamique a également été découverte dans son téléphone portable. Et dans ce contexte, le ministre de la Défense, Steven Van de Put, est parti ce matin à Washington, aux États-Unis, pour assister à une réunion des pays membres de la coalition anti-État islamique. Il va représenter la Belgique durant ces deux jours. Il a aussi une conférence des donateurs pour l'Irak, un événement également consacré à la lutte contre le groupe terroriste. Une trentaine de ministres des Affaires étrangères et de la Défense y participent. Le Premier ministre turc Binali Yildirim rejette tout esprit de vengeance à l'encontre des putschistes. Il appelle aussi à respecter l'état de droit. Déclaration ce matin lors d'une allocution à Ankara au lendemain d'une immense vague d'arrestations et de limogeages parmi des hauts fonctionnaires de l'État. Enfin, en Inde, l'armée a ouvert le feu hier soir sur une foule de manifestants qui défilaient dans le Cachemire malgré le couvre-feu. Trois personnes ont été tuées. Ces trois décès portent à 42 le nombre de morts depuis le début des manifestations organisées début juillet dans le cadre de mouvements séparatistes entre l'Inde et le Pakistan. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Belle fin de matinée à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Et tout de suite, Globe Crocker avec vous, Benjamin Leupart. Oui, Rislaine, et on part pour le Mexique en compagnie d'une voyageuse qui a réalisé qu'elle n'était pas architecte d'intérieur. Elle a réalisé qu'elle était peintre. Et donc, elle plaque tout, elle vend tout, elle part sans clé en poche, comme elle dit. Direction le Mexique. Globe Crocker, jusqu'à midi sur La Première. C'est en voyageant que le monde s'instruit, c'est un proverbe mexicain. Joyeux mardi sur la première, c'est l'heure du dépaysement total. Euh, Globe Crocker, c'est l'émission des voyageurs bouleversants et bouleversés qui nous font la gentillesse de nous emmener dans leur voyage un voyage qui a changé leur vie Alors on en a pris l'habitude estival maintenant, dès 11h et jusqu'à midi on prend l'apéro avec des voyageurs qui déposent sur notre table les objets glanés en chemin mais aussi les musiques de leur voyage leur lecture aussi imprégnée des ambiances sonores lointaines sont aussi au menu aujourd'hui c'est le voyage d'une peintre que son voyage a révélé, une amoureuse de la couleur qui dit d'elle-même qu'elle a dû tomber dans une boîte de couleurs étant petite un jour. Elle est partie sans clé en poche, sans mettre plein les mirettes, dans un pays aux couleurs si puissantes qu'on a l'impression de tomber dans le ciel. Un pays où les orages sont des opéras, dit-elle. De ses promenades mexicaines jaillissent une centaine de toiles et un récit de voyage. Le tableau n'est pas signé, c'est le titre provisoire de ce récit intérieur, mais réalisé au bout du monde. Vamos a San Miguel de Allende, de Mexico, hombre. 11h30 Benjamin L'œil part, Globe Crocker. Sur la première. Au menu du jour, le Mexique. Le pays évoque instantanément les civilisations préhispaniques, l'aventure, la révolution, l'exotisme et surtout des paysages hauts en couleurs. La couleur est omniprésente là où nous nous arrêtons. Regardez la carte du pays et pointez le centre. Nous partons pour San Miguel de Allende. Une ville magique située au nord-ouest de Mexico, dans l'état de Guanajuato. La ville est splendide. Elle est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Classée également numéro 1 parmi 24 villes réputées pour leur beauté, dans un célèbre magazine de voyage. Il y a de quoi faire côté musée, notamment le musée de la momie, Représentative de la vision qu'ont les Mexicains de la mort, déambuler dans les différents niveaux de la ville l'après-midi pour admirer l'architecture, ou encore se promener le soir dans les ruelles animées au possible. Aujourd'hui, on vous en met plein la vue. Sortez vos lunettes solaires et suivez le guide. Bonjour Caroline Bach. Bonjour Benjamin Ça va bien Très bien Bienvenue à bord, votre histoire est pleine de couleurs depuis toujours. Vous êtes peintre et on va développer votre démarche bouleversante. Hein. Mais pour l'heure, on est en 2013, on arrive avec vous au Mexique. Quelles sont vos toutes premières impressions J'arrive à Mexico le soir, il fait, il fait sombre, je ne vois rien du tout. Et donc euh, je me rends à ma petite chambre d'hôtel que j'avais réservée. Euh, petite chambre qui n'a pas non plus de fenêtre, donc je perds complètement le sens. Et euh, d'ailleurs, le lendemain matin, la première chose que je fais, c'est de prendre un taxi pour aller puis... prendre le bus pour aller à San Miguel le plus vite possible. Et euh, là mais donc, vous ne connaissez pas du tout Mexico À ce moment-là, pas du tout, non. non je m'étais déjà rendu quelques années avant, mais en, en bon touriste, et donc, euh, voilà, le nez dans le guide, c'est tout. Et alors, vous allez monter, parce que San Miguel, c'est sur les hauteurs, ça Mais Mexico aussi. Mexico euh, aussi, bien sûr. San Miguel Sa est, Miguel carrément... est à, à, 2000, à 2000 mètres d'altitude. Oui, carrément, à la montagne. Oui. Oui. Euh, en fait, on ne s'en rend pas très bien compte parce que cette partie du Mexique est ce qu'on appelle l'altiplano. Donc, c'est un plateau élevé. Donc, on a l'impression d'être dans une plaine. Mm -hmm. Sauf que la plaine, elle n'est pas au niveau de la mer. Quoi. Et alors tout ça, ça démarre euh, d'ici, en, en Belgique euh, C'est un photographe que vous allez rencontrer dans un endroit étrange Il vous fixe un rendez-vous dans une boulangerie Et c'est de là que va partir cet incroyable voyage à la conquête des, des couleurs mexicaines Qu'est-ce qui se passe dans cette boulangerie ben, Au moment où je me suis rendu compte qu'il fallait que je parte Euh, je ne savais absolument pas du tout euh, vers où aller. Alors, euh, au lieu de prendre la, ma la map monde et de, de faire, la faire tourner, et de mettre mon doigt dessus et d'aller là où, où, où j'allais indiquer... Tu été bien aussi Je ne plus, oui, mais au milieu de l'eau, c'était peut-être un peu plus oui, compliqué. Oui, ou tomber bon. sur ça, c'est moins bien Oui, nettement moins bien. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai pris rendez-vous avec quelques personnes qui avaient un, un lien avec un pays éloigné. Et donc, euh, Paul en faisait partie. Et mm -hmm. ce dimanche matin-là, dans la boulangerie... Paul Louis. Paul Louis, voilà. Euh, Photographe. Exactement. Et un ami de longue date d'ailleurs. Euh, il m'a parlé euh, du Mexique avec tellement d'amour <rire> euh, et m'a donné tellement de, de, je dirais de repères à ce moment-là euh, qui m'indiquaient que vraiment c'était par là qu'il fallait que j'aille qu'en sortant de la boulangerie, deux heures après deux heures de conversation, je me suis dit que les autres allaient devoir faire vraiment très fort pour que je change encore de destination. Et alors, votre décision finale, c'est donc San Miguel de Allende, euh, qui est donc cette ville qui est magnifique, elle est aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, vous allez euh, tenter, dans un premier temps, d'y installer un atelier, mais vous n'allez pas y arriver. Eh bien non, parce que, en fait, je suis parti non seulement sans clé en poche, mais sans plan. Euh, sans plan d'activité. Je ne savais pas du tout euh, ce que j'allais faire. Vous arrivez avec vos pastels. Et, exactement. Euh, instinctivement, j'ai emporté euh, un matériau qui allait s'avérer être le meilleur choix possible pour ce pays où la couleur est absolument mate et absolument dense. Vous les avez apportés et déposés sur, euh, sur la table de euh, Globe Crocker, ces pastels. On voit du jaune très très puissant, effectivement très mat, de l'orange également. On va voir que toutes ces couleurs ont, ont une histoire dans votre parcours où vous avez rencontré littéralement ces couleurs dans des paysages euh, au cours de votre parcours euh, au Mexique. On va se mettre un petit peu à votre place au moment où justement vous plaquez tout pour partir euh, dans ce voyage initiatique hein, et pigmenté au Au Mexique. On a une habitude pour se faire, nous on, on se met dans les oreilles la musique que nos voyageurs se mettaient dans les oreilles avant de partir. Il y en a plusieurs pour vous, c'est plutôt du classique et ça sonne plutôt comme ça. C'est doux, c'est doux, c'est euh, une musique de Chopin pour piano seul, interprétée par un certain Abderrahman El Bacha. Premier prix de piano euh, 1978 du concours Reine elisabeth quelqu'un que vous connaissez et que vous admirez aussi. Absolument, absolument, oui, c'est de, devenu un ami, euh, et je dirais que les échanges que nous avons, euh, si j'ose dire, entre artistes, parce que je, je ne me compare absolument pas du tout euh, euh, à ce grand monsieur, Euh, sont pour moi un, une véritable source de, de reconnaissance aussi de ma peinture et de ma de ma personne en tant que peintre Alors voilà, nous on, on est à un moment de votre parcours où vous êtes déjà arrivé au Chili, vous arrivez à, à San Miguel, euh, vous avez derrière vous une révélation, vous êtes peintre, euh, vous changez aussi de, de vie à ce, ce niveau-là. Euh, vous arrivez au Chili et on va voir qu'en termes de couleurs et de couleurs musicales, il, y il va y avoir aussi pas mal de, de, de contrastes, parce que la musique que vous écoutez une fois sur place, c'est une belle rencontre aussi et ça sonne comme ça. Estrada, cela euh, à l'instant c'était Tierra de euh, gigan, gig, Gitanos. Pardon. Ça c'est une rencontre aussi musicale et artistique. Oui, tout à fait. Euh, Javier est, est un personnage, vraiment un personnage, parce que euh, dans le décor de San Miguel il faut s'imaginer cette, cette ville un peu coloniale, espagnole. Et euh, je vois arriver euh, ce personnage qui a tout de Vittorio Gassman, euh, vêtu d'un grand manteau avec sa guitare, et qui euh, s'installe euh, au terrasse des cafés euh, pour faire la manche, et qui joue merveilleusement bien. Et qui joue effectivement merveilleusement bien. Vous arrivez à Saint-Miguel, vous voulez trouver un atelier, et vous ne le trouvez pas, ça, ça résonne en vous, ça a un sens pour vous, cet échec de, de, de, de, dans cette quête d'un atelier à Saint-Miguel. Ça veut dire quelque chose pour vous Oui, c'est quelque chose que je, que je reconnais dans mon comportement, C'est que quand, je ne, quand, quand les choses n'avancent pas, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore compris qu'en fait, mon voyage devait encore commencer et que je n'avais rien fait d'autre que de prendre un avion, finalement. Et eh ben c'est ça la belle histoire, c'est ce qu'on va faire dans Globe Crocker, on va suivre les quatre voyages qui vont vous emmener aux quatre coins du Mexique et qui vont réellement vous révéler ce, ce pays et ses couleurs, on va voir ça euh, pas à pas avec vous dans quelques instants, juste après, I can't wait, comme vous n'arrivez pas à attendre, il faut partir, c'est Cocoon Spies. sexy mummy small bee. I can't wait cocoon sur l'album Welcome Home en 2016. Cocoon qui sera en concert le 14 août prochain à 18h30. Sur la place des palais dans le cadre du Brussels Summer Festival. Nous nous on est au Mexique avec un peintre, une peintre qui nous emmène aux quatre coins du pays à la découverte de la palette incroyable que ce pays peut offrir. Globe Rocker sur la première. C'est la folie des soldes chez Mediamart, sur le plus grand assortiment de Belgique. Des lave-linges aux grippins, des frigos aux brosses à dents et des sèches-cheveux aux aspirateurs. Tout votre électroménager se trouve chez nous. Mediamart, je ne suis pas fou. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Bon, allez, go, on prend celle-ci. Ah, très bon choix, monsieur. Mmh. Quoi, t'es sûr Mais il n'y a même pas l'air on va crever de chaud. Mais non, attends. Euh, on la prend, mais vous nous faites cadeau du ventilo, là, sur votre bureau. OK Chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeots super équipés, disponibles immédiatement, un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Globe Crocker, jusqu'à midi, sur la première. Nous sommes avec vous, Caroline Bach. Vous êtes peintre et euh, votre spécialité, en tout cas, c'est. Euh pour le coup, c'est le, le pastel, vous partez euh, au Mexique, on est avec vous, on est dans vos chaussures, on était arrivé dans cette petite ville magnifique, de San Mi... enfin petite ville, cette ville en altitude de San Miguel de Allende, et euh, vous ne trouvez pas, vous ne trouvez pas d'atelier, et vous comprenez par là qu'il vous faut encore voyager euh, dans ce Mexique, et vous allez partir pour un premier voyage vers le sud. Absolument. Mon premier voyage va me mener euh, d'abord à à Mexico City, parce que bon, énormément de, de transports passent par Mexico City, donc c'est l'étape obligée, pratiquement, quand on va vers le sud. Euh, de là, je vais partir euh, vers Oaxaca, dans l'état du même nom, et ensuite, euh, à, à San Cristóbal de las Casas, au Chiapas. Donc, ce sont trois endroits extrêmement différents. Euh, et, euh, déjà, Mexico, c'est la démesure Euh, la démesure dans tous les sens du terme euh, j'avais là rendez-vous avec euh, enfin, je dirais un rendez-vous spirituel avec euh, le plus grand architecte mexicain qui est Luis Barragan qui est célèbre partout pour ses couleurs mais je peux vous assurer que quand vous êtes dedans l'émotion n'est plus du tout comparable avec tout ce qu'on peut ressentir euh, en voyant son travail à travers le travail des photographes qui en ont fait de nombreux ouvrages euh, Ensuite, je me suis rendue euh, à Oaxaca. Oaxaca, que je peux le mieux comparer un petit peu euh, en termes de succès à Barcelone. Mmh. Euh, Sauf que c'est une ville à nouveau en altitude, on est plutôt du côté pacifique. Exactement, mais on n'est pas à la mer, mais il, pas à la mer oui. il fait très chaud euh, à Oaxaca. Euh, c'est une ville qui est très euh, prisée par les touristes, c'est aussi une ville assez intellectuelle, euh, Et je dirais que ce qui m'a impressionné le plus là-bas, en termes de couleurs, puisque c'est bien de ça qu'on va parler, c'est la blondeur. Donc c'est une ville aussi qui est pleine de couleurs, et pourtant, elle est dominée par quelques monuments, qui sont des monuments anciens, euh, et entre autres, euh, la basilique de San Domingo, euh, qui est vraiment entièrement en, de, en pierre blanche. On a l'impression... D'être dans un décor, mais dans un décor vivant, euh, une peau qui va réagir Un décor historique qui lui aussi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Euh, on, on, on précise à chaque fois parce qu'il y a des endroits où justement la réglementation et l'absence la, de réglementation va déterminer aussi le genre de couleur qu'on se permet euh, dans, dans ces endroits. Là, on est dans un centre-ville qui est protégé. Et puis il y a quelqu'un, à nouveau une rencontre qui va être déterminante pour vous là-bas à Oaxaca. Oui, tout à fait. Euh, tout à fait. J'ai rencontré, euh, de manière tout à fait fortuite, dans un café, un, un vieux monsieur euh, qui, donnait, qui était en train de donner un cours de français à une jeune fille euh, qui s'apprêtait à partir au Québec pour aller faire un, euh, des études de biologie. Et donc, euh, qui dit Québec, dit français obligatoire. Donc, euh, elle était en train d'essayer de l'apprendre le plus rapidement possible. Euh, nous avons sympathisé... Et euh, grâce à Edmundo et à Anna, euh, j'ai pu aller faire le tour euh, du, de l'Oaxaca des Mexicains, et pas celui des touristes, bien sûr. Euh, ça m'a valu des promenades absolument magnifiques. Euh, aller côtoyer les Mexicains dans les marchés, euh, là où les familles entières euh, mangent sur des, des, des grandes tables en toile cirée. Euh. Et puis aller voir l'Oaxaca des Mixtecs aussi, qui est beaucoup plus difficile qui est la partie de la ville où euh, les, se trouvent les exclus, parce que les Mixtecs sont, sont mal considérés là-bas. Euh, ça fait mal, parce que la pauvreté, ça ne fait jamais plaisir. Et l'exclusion, on la sent tout de suite. Mais euh, Oaxaca est quand même un lieu magique. Alors, il ne faut pas s'imaginer que vous partez là-bas, à Oaxaca, avec votre euh, chevalet et vos pinceaux, puisqu'on l'a dit, c'est plutôt de la pastel, mais vous n'êtes pas du tout une peintre on the field. Euh, vous ne peignez pas, vous vous imprégnez. Plus exactement. Et vous dites qu'il y a une des révélations de ce voyage, de ce début de voyage, c'est le travail du temps sur vous. Oui, absolument. C'est, je dirais, le, la contemplation euh, et l'étonnement face au travail des artisans. Euh, ces artisans qui, qui appartiennent souvent à ces, ce que j'ai appelé les populations anciennes, donc les populations indigènes, qui pratiquent euh, un temps qui n'est plus du tout le nôtre. Nous avons appris à tout consommer, le temps aussi. Euh, ces gens-là vivent d'une autre manière. Et ces artisans ont cette humilité euh, aussi de travailler à euh, des choses qui ne leur appartiennent pas. C'est construit par des générations et des générations et des générations de mains avant les leurs. D'où le travail du temps. Exactement. Dans votre œuvre aussi, on en parlera également. Mais après, Oaxaca, vous, euh, vous êtes toujours dans le, le sud et, et vous allez à San Cristobal de las Casas. On est chez les Mayas. Oui. Qu'est-ce qu'on cherche Oui, absolument. Là, on est carrément on est dans le Mexique tropical, parce qu'il ne faut pas oublier que ce pays est très très grand, donc on passe vraiment dans des, dans des climats complètement différents. Et là, on est, on, est dans, on est au tropique, donc on est dans un endroit où la nature est absolument omnipotente, on a l'impression qu'on doit. On la ville. Voilà, constamment sur le qui-vive, parce qu'elle n'attend qu'une chose, c'est qu'on. C'est une distraction de l'homme pour, pour reprendre la suprématie sur absolument tout, tout ce qui nous entoure. Euh, la grosse différence en point de vue couleur, après euh, Saint-Miguel et Oaxaca, qui, qui sont deux villes protégées par l'UNESCO, euh, Saint-Christophe, ne l'est pas. Et donc là, euh, je, je, pour moi, ça a été. Euh, une rencontre absolument magique parce qu'en dehors de la sauvagerie du, du, du climat et de la sauvagerie de cette terre, j'ai aussi eu droit à la sauvagerie des couleurs. Et quand ça m'a aussi... Lesquelles Eh bien là-bas, ce sont les oranges, ce sont les mauves, ce sont des couleurs euh, qu'on n'attend pas du tout en tant qu'Européens au niveau de l'architecture, évidemment, parce que ça paraît, ça paraît complètement exagéré. C'est juste absolument divin. Euh... Et vous dites cette expression extraordinaire à propos des couleurs, c'est qu'à un moment, il y a un phénomène naturel qui, euh, qui les révèle davantage. Oui, c'est-à-dire que le climat étant ce qu'il est là-bas aussi, euh, on, a, on a droit à un soleil radieux, mais on a aussi droit à des orages plus que Wagneriens qui lavent toutes ces couleurs, qui lavent la ville de toute sa poussière, et à ce moment-là, ça explose encore plus, et on est, personnellement, je, je n'existais plus, j'étais devenu ces couleurs. Voilà comment les couleurs mexicaines commencent à, à vous imprégner pour votre futur travail. Il est temps de retourner à San Miguel parce que vous allez réaliser ensuite un autre voyage plus vers le nord et nous, vous accompagner dans Globe Crocker, on va se gêner. Tiens, ce sera juste après la Cumbia del Mole. Put love. Cuentan que en Oaxaca, con aguas de chocolate. Dicen que en la fiesta torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta torito se ha de quemar. Para el que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Cumia del Molle, Lila ça date de 2006. Ce matin, dans Globe Crocker, nous sommes au Mexique avec une peintre qui nous explique comment elle a découvert une palette de couleurs incroyable. Globe Crocker, sur la première. Ça se passe sur la première. Bonjour, c'est Françoise Hardy. Cet été, nous avons rendez-vous chaque semaine sur la première. C'est le temps de l'amour, le temps des copains. Et de l'aventure. Comment te dire, Hardy, le samedi de 10h à 11h si c'est vous. Sur la première. J'obsous. Globe Crocker. Sur la première. Caroline Bach, c'est vous qui nous faites découvrir les mille et une couleurs euh, du Mexique, puisque c'est dans ce pays que vous avez rayonné du sud au nord et d'est en ouest, pour aller à la rencontre des gens, et puis euh, des pigments qui, euh, qui les entourent. On est revenu à votre point de départ, l'endroit où vous n'aviez pas trouvé d'atelier, San Miguel de Allende, et vous partez pour une, une seconde quête. Cette fois, c'est un peu plus périlleux, puisque vous partez vers le nord où personne ne veut aller, <rire> parce que c'est une zone, malheureusement, qui est très fortement fréquentée par les narcos trafiquants. Euh, vous allez vers une, un endroit qui s'appelle Paquimé, qui est également le nom de la population. Exactement. Enfin, C'est plus exactement le nom d'une population qui a très mystérieusement disparu. Euh, C'est le nom d'un site que je voulais voir absolument euh, et, qui, euh, et qui est très particulier, qui ne ressemble pas du tout à, aux autres sites précolombiens. Il ne date pas du tout de la même période d'ailleurs, parce qu'il est beaucoup plus ancien. C'est un site complètement euh, en adobe, Donc c'est un petit peu comme si c'était du torchis. Et on dirait plutôt que des mains géantes ont poussé la Terre pour créer des plis et former cette espèce de maquette bizarre. Mais tout ce en sont terre. des hommes, des humains qui ont fait absolument, ça Absolument, absolument. D'ailleurs, ils, ils étaient même assez avancés en termes de technologie, parce qu'il y, y avait même l'eau courante, à pas Mais on ne sait pas grand-chose sur cette population, et surtout, on ne sait pas du tout pourquoi elle a disparu. Elle nous a laissé des monceaux de coquillages. Est-ce que ça servait de, de, de monnaie ou d'autre chose On n'en sait rien, en fait. Toutes les fantaisies sont permises pour écrire leur histoire. Et c'était un peuple troglodyte Partiellement, oui, parce qu'il y a un autre site que je n'ai pas visité, qui s'appelle Quarenta Casas, qui est à proximité, et donc où là, une grande partie, effectivement, de ces casas sont des maisons troglodytes. Alors, dans le nord du Mexique, vous dites on est euh, quelque part en plein western. On s'attend à voir débarquer Ennio Morricone et sa musique. Absolument. Il y a énormément d'haciendas abandonnées là-bas, <rire> où on entend effectivement, euh, comme dans les films, hein, on entend une porte qui grince, euh, et puis on voit, on voit passer un chien galeux. Euh, C'est en plein euh, Voilà, exactement. exactement <rire> c est, c est, c est vrai, et alors, au niveau de... couleur Alors là, au niveau couleur, on est... Euh, on est je ne vais pas dire dans une absence de couleurs, mais on est déjà très au nord, donc on est beaucoup plus proche des états unis de l'Arizona, c'est un peu le même genre de, de, de paysage, et donc ce sont des couleurs qui sont des couleurs d'or, en fait. Des couleurs d'or, euh, j'ai assisté là, euh, en, en revenant de Pacquimé, euh, de nouveau avec un temps assez improbable, à... l'altiplano, la, la, à ce moment-là, était devenu une mer d'or clair, avec un ciel d'encre Euh, on wow. avait de nouveau l'impression qu'on avait inversé la lumière que la lumière. Ça vous oui. arrivera plusieurs fois, ça, ça hein, va cette inversion. Ça va m'arriver plusieurs fois. Toute oui. l'expression peut-être qui revient dans votre ouvrage euh, plusieurs fois, c'est ce ciel dans lequel on a l'impression de, de tomber. Exactement. Euh, parfois, alors justement, puisqu'on parle de cet ouvrage qui n'a pas encore de titre définitif, son titre provisoire étant euh, « Le tableau n'est pas signé eh », et ben vous, vous l'écrivez pas franchement sur place puisque vous n'êtes pas non plus un auteur euh, une auteure, euh, de terrain. Vous prenez des impressions là aussi et puis vous les avez euh, ensuite digérées et retranscrites dans ce, cet ouvrage qui va apparaître. Euh, néanmoins, vous prenez, on espère, oui. <rire> néanmoins, vous prenez quelques notes et euh, ben, on va essayer de se plonger dans l'ambiance dans laquelle vous prenez euh, ces notes. Ça sonne un peu comme ça. Je passe tous les jours devant un mur jaune. La seule matière de ce mur, c'est sa couleur. Il n'est fait que de ça, de jaune monolithique. Sa présence est si forte qu'il m'est impossible de passer devant lui sans ressentir sa présence. Pourtant, pratiquement toutes les façades de la rue sont peintes, mais ce mur est différent. Il n'a aucune fenêtre et ne semble rien abriter. Il est là parce qu'il devait être là, comme si un peintre l'avait décidé. Quand on lève les yeux, on est pris de vertige. D'où vient le bleu dans le ciel sans matière Il suffirait de très peu de cet azur pour se perdre. Alors ici, on a peur de s'envoler pour toujours. On avance, sans jamais arriver au bout, au plafond. La limpidité de l'air rend encore plus inquiétante la proximité de cet espace infini. Est-ce pour cette raison que les Mexicains ont construit des bâtiments aux bases si lourdes Les maisons trapues revendiquent leur appartenance au monde de la matière par une sorte de mimétisme avec le relief de la Terre. Le contraste entre le monde terrestre et le monde céleste est plus marqué que nulle part ailleurs. Caroline Bach, c'est vous qui êtes l'auteur de ces, de ces lignes. On, on sent bien que vous étiez à proximité d'un marché, euh, quelque part. Il y a beaucoup d'effervescence autour de vous. C'est vous qui, euh, qui expliquez dans, dans ces mots-là ce qui vous est arrivé au niveau des couleurs mexicaines. Ça vous fait quoi Mais ça me transporte là-bas à nouveau. J'avoue que... C'est un peu le but, je vous avoue. Oui. Pas le dire. Oui, et donc Et donc, euh, voilà, je suis même encore tellement là-bas que j'ai là, ramené deux, deux choses absolument banales de là-bas. Ce sont deux jeans. <rire> Depuis que je suis revenu, j'arrive pas à mettre autre chose. J'en ai un sur moi. L'autre, il ne peut plus. Il est mort. <rire> Il y a d'autres choses hein, sur la table de Globe Crocker. On était dans le nord, dans une, une, une zone un peu moins fréquentable et fréquentée, et donc vous étiez accompagné d'un monsieur Costaud. Oui, voilà, je, je, je me suis payé le luxe pour aller à Pachimé et d'avoir un guide personnel, puisqu'il n'y avait pas d'autres amateurs pour y aller. Euh, et mon guide était un peu, comment dirais-je, original. Parce que... Rassurant en tout cas. Oui, mais voilà. Mais il me l'a dit à la fin, en fait, il n'avait pas trop le gabarit, mais euh, il, dans sa vie, la vie courante, en fait, il était entraîneur de boxe. sûr Voilà. Non, mais après coup, oui, pourquoi pas. Et c'est Edgar. Et avec Edgar, vous allez prendre le seul, vous dites, le seul et unique train qui ne soit pas un train kilométrique de marchandises, malheureusement chinoises, euh, qui parcourt le, le paysage. Vous allez prendre El Chepe euh, pour aller vous rendre dans un canyon gigantesque. Exactement. El Chepe est en fait euh, le seul train de, de passagers du Mexique. Euh, pour le reste, au Mexique, on se déplace en avion ou en, ou en autobus. Euh, mais El Chepe, c'est devenu un train un peu touristique euh, qui a pour destination principale, effectivement, Las Barrancas del Cobre, qui est l'équivalent mexicain euh, du Grand Canyon du Colorado, mais en beaucoup plus grand. Voilà. On a toujours l'impression que le plus grand possible oui. se trouve aux États-Unis, c'est faux. Voilà. Ben non. <rire> oui, ben non. Ben non. Alors, coblet, ça veut dire cuivre. Ça du coup, dire... quelles sont les couleurs que vous voyez et ben voilà. le, le, nom, le nom vient bien entendu de la, de la couleur de la roche, là, qui est une couleur cuivrée, et qui est même tellement proche du cuivre qu'il y, y a des traînées, non pas turquoises, mais quand même jaunâtres, vert jaunâtre. Euh, sur la roche euh, qui, qui évoque l'oxydation oxyda, du cuivre. Et puis alors, cette, ce rouge et ce jaune, euh, ce jaunâtre est lacéré de quelques bandes vertes, presque fluorescentes, et alors vous dites, c'est bizarre, c'est un décor qui ne correspond pas à l'humain. Non, pas du tout, c'est le gigantisme aussi, euh, de cette espèce d'énorme chiffonnade rocheuse, qui est extrêmement ancienne en plus, qui, euh, euh, qui m'a mise un peu mal à l'aise. On... On se sent extrêmement petit, euh, petit futile euh, dans ce décor. On va retourner à votre point de départ qui est San Miguel et repartir pour un autre voyage pigmenté au Mexique. Ce sera juste après euh, ce bon vieux Francis Cabrel avec Dur comme fer. Comme qui parlait disait je viens pour vous tendre J'étais déjà tendu, j'allais pas répondre promet depuis la tribune, on attendra que ça tombe de la lune. Il est soulevé par la grâce, il dit qu'il va changer nos vies, sous les dorures des palaces, on a juste peur qu'il... L'homme qui parlait pensait je vais les sécher. On était déjà sec, Qu'on n'a pas bronché. Quand tout est déjà noir, Y'a a plus rien à craindre Et chez nous. y'a a que l'espoir qui reste à éteindre. Il a plein d'autres choses à faire. Y a tellement de miss météo. S'il pense à nous entre deux pères, ce sera aux horaires bureaux. C'est clair comme de l'eau, il le jure dur comme fer. Partager le gros lot, ça il en fait son affaire. Ce sera l'Eldorado, il a les six bons numéros. Plus le complémentaire. Qui parlait disait je ne pense qu'à vous je ne pense qu'à vous plus mais je l'avoue le père noël jésus toutes ces histoires vous y avez cru vous pouvez bien me croire d'un coup d'œil à sa secrétaire il a demandé de l'écho le même Que pour Dieu le Père, ce gars-là connaît son boulot. C'est clair comme de l'eau. Il le jure dur comme faire Partager le gros lot, ça il en fait son affaire. Ce sera l'Eldorado. Il a les six bons numéros plus le complémentaire. Il le jure. Comme faire Ce sera l'Eldorado, il a les six bons numéros, il jure. Dur comme faire Francis Cabrel sur l'album In Extremis en 2015. On est avec Caroline Bach, peintre, partie chercher plein de couleurs pour sa palette du côté du Mexique. Ça se passe sur la première. Ce soir à 22h, pas ouï y dire. I like to amuse the people. Je crois que mon père, c'était un génie. Charlie Chaplin, du rire aux larmes. Au fond, il n'y a pas de rire sans drame. Une série en six épisodes chaque mardi. Il s'exprime pas seulement avec euh, le visage, mais il s'exprime avec tout le corps. D'ailleurs, il demandait à son cameraman, est-ce qu'on voit mes pieds? Bah oui, dire. De 22h à 23h, sur la première. Et 24 h 24 sur rtbf.be ovio.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 C'est le 21 juillet. Votre week-end dure encore plus longtemps. Avec un billet valable du jeudi matin au lundi soir. Infos et conditions sur le train.be Le train La 2 en télé Je vous emmène dans les coulisses des francopholies de spa pour des interviews, des rencontres et des surprises. Au programme de cette édition Michel Polnareff, Kenji Gira, Louane, Zazie, Pascal Obispo Décibel, Francofolie. Avec Walid, dès ce mercredi soir, c'est en direct sur La 2.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 Le Mexique défile devant nous ce matin sur la première et c'est avec les yeux de Caroline Bach, peintre, euh, qui a eu une révélation pour ce pays en, en, en allant à la recherche de différentes couleurs et de différents paysages. On a un point de chute qui est un peu central au niveau du, du Mexique, c'est San Miguel de Allende. On est parti vers le sud, on est parti vers le nord. Ce coup-ci, on repart pour un troisième voyage initiatique vers Quintana Roo. Euh, et, et là, il y a carrément un, un ami qui, qui s'invite dans votre voyage, Caroline Oui, absolument. Avant de partir, euh, forcément, j'avais pris congé euh, de pas mal de gens. Et donc, il euh, y a un de mes amis qui m'a dit « C'est très bien, tu pars au Mexique. Du coup, je sais où je, où je partirai en vacances. » Il y a vrai. des gens comme ça. Hein. Voilà, exactement. Et puis, euh, il a joint l'acte à la parole et voilà, il s'est présenté. Euh, alors lui, il ne vient là. pas du tout chercher des couleurs, ou alors plutôt du bleu, euh, 50 nuances de bleu, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est... Il voudrait faire de la plongée, voilà. il, adore, il adore ça. Et donc, euh, je me dis, c'est peut-être l'occasion pour moi aussi d'aller voir la mer. Évidemment. Euh, puisque la mer, elle est partout au Mexique et que je ne l'avais pas encore vue jusqu'à ce, jusqu ce point-là. Alors, pas n'importe quelle mer, vous euh, et lui, ce qui l'intéresse, ce sont les Caraïbes, ouais, qu'il imagine dans des turquoises avec des ciels de fou furieux et pas l'ombre d'une vague. Il va être bien étonné. Mais oui, parce qu'en euh, dehors, de, en dehors de, de la mer, là-bas, il y a aussi du vent dans l'air. Et il y a bien souvent des, des ouragans. Et il y a encore... Euh, je ne sais pas quel Eugénie ou Sophie ou je ne sais pas qui qui était passé par là et donc <rire> euh, le climat le climat n'a pas permis de faire de la plongée parce que ça agite tellement la mer que la mer devient presque vaseuse il faut attendre un, un certain nombre de jours avant que ça se calme alors donc, vous dites que c'était un possible. vent à décrocher les palmes absolument c'était euh, on était vraiment même si on n'était pas dans l'ouragan la zone d'influence de l'ouragan est tellement importante euh, que ça que ça balaye quand même très fort Euh, et à de grandes distances. Et effectivement, on s'est retrouvé dans une situation qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voit dans les catalogues. Mmh. Donc c'est même tout à fait le contraire et c'est magique. À propos des catalogues, et... on peut dire que vous êtes passé par une ville qui en fait rêver plus d'un au niveau de son nom. Simplement, l'évocation de son nom fait rêver. Et pourtant, la ville de Cancún ne vaut euh, pas du tout. Hein. Ah non, non, non. Plus vite je m'en vais, mieux je me porte. C'est moche, hein C'est très moche. Oui, c'est du béton et c'est. Voilà, c'est. On, a, on a des trucs comme ça, nous, à la côte belge Oui, mais il y en a partout. Hein. Voilà. Donc vous, vous faites que passer par là <rire> Euh, faut Il faut rappeler hein, quand même que le Mexique a deux, euh, deux, deux côtes, l'une qui donne sur le Pacifique et l'autre qui donne sur les Caraïbes. Oui, Là, vous êtes du côté des Caraïbes. Il y a le copain qui, avec ses bouteilles sur le dos, qui, qui mmh. pense qu'il y a une chose, c'est aller dans l'eau, mais ce n'est pas possible parce que le ciel se déchaîne. Et vous dites, au niveau des couleurs, c'est à nouveau un inversement total. Oui, voilà. J'avais peint, euh, avant, avant de partir, j'avais peint un tableau, sans penser du tout au Mexique, que j'avais appelé les bleus inversés, et qui était un hommage à un, à un tableau que j'avais vu d'un autre peintre. Et donc, euh, qui est Nicolas de Stal et euh, ces bleus inversés je les ai trouvés à, quand j'étais face à la mer des Caraïbes parce à cause du temps qu'il avait fait j'avais l'impression que tout le blanc qu'il avait dans le ciel il allait couler comme un voile dans la mer et la mer était devenue laiteuse donc j'avais une mer blanchâtre et un ciel de nouveau de, cette, de ce bleu d'une pureté absolument incroyable qui, qui donne vraiment le tournis parce que le, le bleu a cette particularité C'est que c'est une, une couleur sans matière. Et donc, quand on est devant une immensité bleue comme ça, on a de nouveau l'impression qu'on qu va s'y perdre. Mais alors, Caroline Bach, vous, la peintre que vous êtes, au moment où vous voyez ce spectacle stupéfiant, comment vous retenez ces couleurs Mais Je n'essaie jamais de retenir les couleurs telles quelles. Euh, je, je retiens les émotions et je dois, faire, je dois me faire confiance. C'est-à-dire qu'il faut que tout ça passe par euh, tous les filtres que j'ignore que et qui sont en moi, pour ressortir. Et ça ressort toujours d'une manière totalement inattendue, pas au moment où je voulais et pas comme je pensais. Et c'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas beaucoup de contrôle sur ce que je fais, en fait. Votre voyage du côté des Caraïbes se transforme en voyage en voiture sous des trompes d'eau, par tous les temps et à toutes les heures. Vous dites qu'il y a des enfants qui, euh, qui apparaissaient dans les, les, les lumières des phares. C'était assez éprouvant, j'imagine Oui, oui j'étais assez, ra assez ravi de pouvoir ranger la voiture sur un, un parking, même si ce parking était une grande mer de boue. Euh, parce qu'effectivement, euh, euh, rouler là-bas, ce n'est pas toujours très sécurisant. Euh, on a l'impression que le code de la route n'est pas tout à fait le même. <rire> Et alors, vous décidez à un moment donné d'aller sur une presqu'île, Olbosch, qui est une presqu'île, mais qui est aussi un sanctuaire pour oiseaux. Alors, on se dit <rire> qu'avec le vent qu'il y avait, il y en avait encore des oiseaux ou... Oui, oui, il y en avait encore, il y en avait encore. On a dû, on a dû faire un petit peu, comment dirais-je, avoir un petit peu de patience et faire un petit peu de, de bateau pour pouvoir aller les voir, euh, parce qu'on nous avait effectivement dit, là aussi, qu'il y avait des flamants roses partout. Euh, <rire> on imagine mal mais... un flamant rose, ou carrément un, un ensemble de flamants, résister au vent. Ça peut être très drôle, ça. Oui, ça pourrait, ça pourrait, mais là, en l'occurrence, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils étaient tous rassemblés sur une toute petite île, euh, Qui est, qui est, je dirais, le sanctuaire dans le sanctuaire, si on veut. Enfin, ça nous a permis quand même d'aller faire un petit coucou aux baleines et d'avoir un petit coucou de la part ah des oui, dauphins, carrément. quand même. Ben oui, quand même, parce qu'ils sont bien dans l'eau, là. Ils sont, ils sont malgré le vent, malgré le tumulte oui, oui, dans l'eau. Oui. Donc vous allez, entrer, vous allez me dire que vous avez vu des baleines dans une mer laiteuse. Oui. C'est pas un peu à tomber par terre, ça Mais c'est magique. Un peu jaloux, attention. Vous avez posé sur la, sur la table de Globe Crocker une, une série d'objets, notamment vos pastels, mais aussi un étrange support sur lequel vous appliquez ces pastels pour euh, réaliser vos tableaux. Et c'est un papier particulier, un papier mexicain, qui est fait d'une matière particulière. Voilà, ce papier s'appelle Amate. Euh, on en trouve dans différentes teintes qui vont euh, du brun foncé, un peu tabac, à quelque chose de presque écru. Donc, en fonction de l'écorce de, de qui est utilisée... La, Écorce de quoi, en fait Ce sont des, des écorces, effectivement, d'espèces de, de, différentes. Il y a du ficus, il y a d'autres arbres, et c'est la, la nature même euh, de l'arbre qui ça détermine fait, un fond, la en fait Ça vous fait un Exactement, fond, en fait Exactement, tout à fait. Non, mais il faut utiliser ça. C'est l'occasion d'expliquer un peu votre style, puisque votre style euh, n'est pas du tout... Euh, ce n'est pas pas, pas vous ne représentez pas ce que vous voyez. C'est quoi, comme style Ah, ça c'est <rire> la question compliquée. La question toujours la question compliquée à ne compliquée. jamais posé à un peintre. Voilà exactement. Euh, je, je, je ne prétends pas appartenir à une école. Je ne prétends pas, à, euh, je dirais, travailler dans les, dans les, sur les pas de quelqu'un d'autre. Euh, mais je dirais que pour le moment, j'en suis à la couleur, à rechercher l'âme de la couleur. On va devoir repartir pour San Miguel pour se, euh, se, se repréparer à un dernier voyage vers les couleurs mexicaines, juste après Crystal Frontier de Calexico of gold finds a raven's head and a rattler's tail. Dead in his tracks, this godforsaken soul. I want hear and his curse lingers for years. Amalia's face hides behind the mask, sweating on the TV factory line. That smile on her face is starting to crack While welding back the pieces of a shattered heart That's scattered out here with the ghosts of her peers It Searches for her lost child along the river of tears The river of tears The end of the working week When drunken worlds meet Both sides keeping a close eye For a break in the line here On the Crystal Frontier Crystal Frontier Frontier Calexico en 1992 on a encore le temps dans Globe Crocker de faire un dernier périple avec notre peintre du jour qui est notre Globe Croqueuse du jour à la recherche de nouvelles couleurs mexicaines La première Globe Crocker. avec Benjamin Leparty Caroline Bach, vous êtes notre peintre voyageuse de la matinée sur la première. Vous nous emmenez au Mexique et vous nous emmenez à la recherche de nouvelles couleurs. Il y a un dernier voyage qui fait partie de vos promenades mexicaines puisque c'est le nom de la série de pastels que vous avez produite. Il y en a quelques-unes. Vous en avez fait 70 sur place et les grands formats vous les avez faits en Belgique à votre retour. Ça fait en tout une trentaine, donc plus de 100 tableaux. Retrace votre parcours au Mexique. Cette fois, on va repartir de 100. Miguel de Allende, qui est au centre du pays, et à nouveau repartir vers le sud, euh, vers une, euh, une région qui s'appelle Guerrero, euh, c'est le nom de la province. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas Dans Guerrero, je vais à la rencontre des tisserandes. On a parlé de ce rapport au temps. Euh, il est là, euh, représenté de manière absolument magistrale dans le travail de ces femmes qui tissent littéralement le temps. Et euh, j'ai rencontré... Euh, Plusieurs, je, suis, je suis allée dans plusieurs haciendas euh, où se retrouvent des collectifs de femmes euh, qui font donc euh, du tissage, ce qu'ils appellent le telar de ceinture. Donc, c'est euh, un métier à tisser qui est, qui est littéralement accroché à la taille, donc c'est pour ça de ceinture. Et donc, euh, là, dans la dernière hacienda, j'ai fait une rencontre absolument extraordinaire. Euh, d'une vieille tisserande qui était la fondatrice de, de ce collectif-là qui compte quand même plus de 100 tisserandes euh, Et cette vieille dame qui s'appelle Florentina López y Ressus euh, qui est une femme admirable et d'autant plus admirable qu'elle a même obtenu euh, un, le titre de Grande Maestra de Arte Artesania. La Grande Maîtresse euh, donc, de l'Artisanat. Voilà, exactement. Et euh, euh, j'ai eu la bonne idée de, de rapporter une blouse traditionnelle mexicaine Quand vous allez au Mexique, les indigènes que vous verrez, euh, vous les verrez la plupart du temps euh, revêtus de ce huipil. Alors, il y en a dans tout le pays, avec euh, des décors et des couleurs complètement différentes. Euh, et c'est euh, un vêtement de, de, comment de taille assez simple, mais qui est surtout extrêmement impressionnant au niveau de la broderie euh, et au niveau de, de, de l'usage des couleurs. Le fond, puisqu'on parlait tout à l'heure du fond d'une de, de vos peinture, de nouveau pastel. Le fond de ce huit piles est blanc. Alors, question, quelles sont les couleurs que vous alliez chercher au Guerrero et chez cette tisserande du Guerrero Bien, Écoutez, je n'allais rien chercher en particulier. <rire> Est-ce que je vous vais, avez trouvé en je, que, je, je vais... Ce que j'ai reçu, euh, c'est d'abord et avant tout leur, leur vêtement traditionnel de cette population là-bas, qui s'appelle les Amusgo et donc, euh, dont le vêtement traditionnel est euh, à fond blanc avec des broderies extrêmement élaborées et multicolores. Vous avez vraiment toutes les couleurs de, de la boîte de, de crayon, tout, tout, tout le carandage y est passé. Et donc, c'est évidemment magnifique sur ces personnes dont la peau est complètement cuivrée. Donc, elles, elles, elles portent vraiment avec beaucoup de fierté Euh, ce est vous souvent... avez photographié d'ailleurs Florentina, vous qui ne faites pas beaucoup euh, de photos, ce qui est étonnant peut-être pour euh, une peintre. Euh, Lorsqu'on recherche des images, vous avez fait une photo de Florentina qui effectivement est très bronzée par le, le soleil mexicain. Et évidemment, le blanc se révèle d'une autre manière sur une peau pareille. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce qui est, ce qui est absolument magnifique, c'est que il y a une telle cohérence quand les gens sont ainsi habillés de la suite de leur histoire. Euh, c'est Ça, ça, ça ne peut pas ne pas être bien. Il y a une histoire très touchante qui vous lie à Florentina, qui malheureusement a disparu quelques jours après votre voyage. Oui, Florentina est décédée à peu près dix jours après notre rencontre. Et euh, assez curieusement, enfin je ne me l'explique toujours pas, euh, j'ai eu une sorte d'annonce de, de, euh, euh, surnaturelle de son décès. Euh, C'est-à-dire que je me suis réveillée en pleine nuit en pleurs, avec une phrase en tête, « La reine est morte ». Et j'ai fait quelque chose que je, qui est totalement euh, euh, enfin, dénué de tout bon sens, c'est-à-dire que j'ai pris mon ordinateur et j'ai relevé mon courrier à 2h du matin. Ce n'était pas très, très intéressant à faire. Et mais dans ce courrier se trouvait donc l'annonce du décès de Florentina. Florentina était partie. Donc, Caroline Bach, à San Miguel, puisque à un moment où vous retournez là-bas, vous produirez donc 70 pastels d'une collection qui s'appelle Les Promenades Mexicaines, visible sur votre site, carolinebach.com. À votre retour à Bruxelles, vous... à Bruxelles, en Belgique, vous produirez 30 grands formats inspirés de vos souvenirs de voyage, et parmi ces grands formats... Parmi ces 30 grandes pastels, il y a un triptyque qui est pour vous, selon vous, le véritable drapeau mexicain. Alors vous, euh, vous êtes un peu contre les drapeaux en général, donc vous avez fait trois tableaux. Il y en a un qui est rouge cœur, l'autre jaune soleil et le troisième or. C'est votre véritable drapeau mexicain pour vous Oui, pour moi c'est probablement le travail que j'ai fait qui représente le plus mon voyage dans sa globalité et la rencontre avec cette population qui est d'une chaleur incroyable. Ce voyage a bouleversé votre vie Ah ça, tout à fait. Eh bien merci Caroline pour tous ces beaux tableaux que vous avez réussi à faire apparaître dans Globe Crocker. Votre voyage pigmenté au Mexique est un voyage euh, correspondant à ce qu'on veut vraiment dire dans Globe Crocker. Alors s'il y, y a un Yang qui s'appelle le Mexique, il y a un Ying, c'est le, le Laos. Est-ce que vous viendrez nous le dépeindre Avec grand plaisir. Eh ben on vous en remercie. Demain, dans Globe Crocker, euh, va falloir bien se chausser euh, puisqu'on met nos pas dans ceux d'un marcheur qui a fait gants, Jérusalem, avec euh, donc des chaussures et 50 euros en poche en tout et pour tout. Fallait le faire, il l'a fait. Tout de suite, on lève le nez vers le ciel pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Puis ce sera le forum de midi avec Fabienne Vandemerge parce qu'on aime ça et parce qu'il sera midi. Belle journée sur la première et à demain, que vous soyez ici ou ailleurs.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 Bonne journée à tous, soleil et chaleur se conjuguent aujourd'hui avec des températures de 28 à 30 degrés sur les hauteurs ainsi qu'au littoral, 30 à 31 dans le centre et jusqu'à 32 degrés attendus en campine et du côté de la Gaume. Attention, évidemment, veillez à vous hydrater, le pic de zone est aussi important pour aujourd'hui. Seul avantage, si vous possédez du photovoltaïque, vous aurez des rendements records Pour la suite, eh bien, encore plus de chaleur demain avec 29 à 34, voire localement 35 degrés. Et attention, car la dégradation orageuse interviendra entre mercredi et jeudi. Certains modèles la donnent déjà en cours de soirée et d'autres plus dans le courant de la nuit, mais en tout cas des orages parfois violents pour séparer les masses d'air. On reviendra jeudi avec encore quelques averses sur le sud du pays et coups de tonnerre. Température de 22 à 26 degrés. Thank you